Bonne soirée, on va rester dans la voiture avec le chauffage ouais. On fume, on fume comme des sauvages On parle de monter à Deauville, essayer de se refaire au casino On est jeudi, regarde nos vies, demain personne doit se lever tout parce, parce que Chez nous le bilan, il y donne la flemme Alors je me lèverai à 14h toute la semaine Du coup on passe à l'épicier Chacun sa taille bout de cristalline Mélange votre carré de boule ça redonne des vitamines On a de la canse des clopes des feuilles ça y est c'est typard On est à trois voitures que des pirates gros v'là l'équipage Du coup on passe se mettre du coco vers la regard 15 dans la station ça veut partir en couille pour un regard Bref dans la voiture met de mouche ton goût chinois Dans la caisse juste derrière nous un gros ressort de 6 mois Chaque passage roule son douma Nous on est des refs jaunes noirs au et tout bas Et un C5 parce qu'un c'est VTC. Il bosse avec un gros du plateau Qu'habite le BDC. Bref, le moteur d'air on s'entend même plus parler. En fond de 5ème, la Twingo, on dirait presque une Harley Qui t'a dit que chez nous? C'est pas la fête, à 180 nous On se fait des doigts par la fenêtre, ouais On espère arriver à Deauville en une heure et quart. Dans la caisse, est-ce que tu veux, Sky Et même Ricard, quand je suis avec mes chos Je rigole du fond du cœur, le passager C'est celui qui roule les joints du conducteur, ouais Y a ceux qui fument la frappe, y a ceux qui fument Le verre pilé, quand on arrive au casino Tous les flashs sont terminés Du coup, des qu'on on se dirige vers le bar Tout le monde coupe son téléphone, les gars, ce soir On rentre tard, ouais, après ça Chacun va jouer de son côté, sinon ça se dit Tu me portes l'œil, et ça te dégage à coup de Beep d'approcher un poissard, moi j'ai pas pris un euro. Mais je peux pas être malheureux quand je suis avec les pros. Ouais, je peux pas perdre le sourire, je fonce d'à fond. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à son. Bref, dans l'équipe y en a un ou deux qui ont ramassé. Ils ont poussé des sous à ceux qui avaient pas assez. Ils ont voulu relancer, quelle mauvaise idée. Plus ça va, plus mes joints sont victimes d'obésité. Bref, tout ça. Pour rentrer au quartier Vers 7h du mat, les yeux éclatés Personne dans le bénéfice, demain ça va charbonner J'espère que les Yankees appelleront toute la journée hey, hey,